BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM I want you in my ça room Ça fait BOOM BOOM quand Bum, je boom, vois. BOOM BOOM BOOM I <rire> want you in my room Digga digga to ta, ta Bidididu to fame C'est ça, c'est exactement les paroles Bonjour à tous et bienvenue dans la 161 e des émissions <rires> <rires> Oui J'ai <rires> plus en plus long à dire les <rires> gypses Comme candidat aujourd'hui on a celle qui a une prénom de gauloise pour des racines vikings Elle aurait certainement unifié l'Europe du Nord à une autre époque C'est Alix, bonjour Alix oh, wow. C'est nouveau Un ces goûté. petites introductions ah, compris, mais, bravo, hein. mais depuis maintenant ou depuis que j'ai pas écouté de... Non ça fait 4-5 des émissions que ça existe donc. Tu connais ah. Laurent Ruquier Oui, ok <rire> C'est super dans ah. ces petites intros Il y a, il y a, il y a 30 jours j'en ai fait une avec toi Mais si des ah. mais en fait je voulais te le dire Mais ah. euh, là ma langue se délie oh. Oh. On a également autour de la table <rire> Celui qui poignarde de plus vite que son ombre Avec son application Stab Tout en criant Stab <rire> C'est Stab. Stab. Ouais. Stab Ruti d'Aurélien oh. oh. oh. oh, wow. oh, oh, Tu vois ça fait c'est ouais, un excellent c'est un gros outil franchement c est... C est... C est génial Alors, ah, explique ton application Stab pour les Mais gens ils s'en servent plus ils se ah. ne servent plus je le fais ah. à la main maintenant <rire> c'est ah con cool, parce que avec le couteau c'est une oui. appli qui faisait un bruit de couteau et en fait, vu que j'aime bien mes amis, j'aime bien faire semblant de les poignarder. Puis ça <rire> moi je pense que je suis mort environ 2000 fois depuis qu'on se connaît. Hein. Et le chiffre est pas exagéré. Non, parce que 2000, c'est le nombre de jours depuis lesquels tu n'as pas gagné de désémission. Oh, On a également celui qui, à la quantité, préfère la qualité en sortant une vidéo tous les deux ans. Certains aimeraient que la désémission ait le même rythme. Publication, c'est Bilel. Bonjour Bilel. Ah oui, c'est un coup bas ça. Non, c'est de l'auto-dérision, c'est très drôle. C'est un ça coup, dans, acquérir, un coup dans le dos. Ça va Bilel Ça va ça va je suis en train de je dis il vaut mieux sortir tu préfères oui d'accord deux deux vidéos de qualité ou niquer ta mère ou sucer ton père je sais pas j'aime bien les vidéos de Bilel je suis en train d'écrire une vidéo sur Djanana Anaconda voilà super elle sort quand l'année prochaine en plus vraiment mais c'est bien parce que je veux le faire dans le style d'Djanana Anaconda donc animé comme Anaconda c'est pour ça que c'est si long faut que ça prenne du temps et tout voilà bon projet on fait ce qu'on peut et enfin on a celui qui a la coupe de cheveux d'un samouraï à défaut d'en avoir le code d'honneur, c'est Romain Monodema ah, Ouais, ouais, ouais Ah mais c'est les j'adore Monte katana, vas-y Ça va <rire> Salut. <rire> comment on dit bonjour en japonais euh... <rire> Arigato. Ah non, non. non c'est bien, merci. Euh, ça, si, Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa, ah, c'est salut. Je peux vous dire comment... demander où sont les toilettes, si vous voulez. Mmh. Ouais. Toilewa do kodesuka. Toilewa, les toilettes, <téléwa">, les toilettes. <téléwa">, Doko ou Desca, le verbe être, voilà, tout le monde. Pas Desca. dans 5 fait, minutes, Oui, oh, ouais. Ouais, énorme. Et on a... Euh, oui, <rire> le futur. En fait, d'un coup, j'étais au Japon, et euh, oui. dans un centre commercial, dans l'ascenseur, il y a une meuf qui appuie sur les boutons pour toi. Ah. Sauf que je ne savais dire que <rire> deux chiffres japonais, le 3 et le 8, et je voulais aller au cinquième étage. et <rire> Nisan, c'est go. Je connais San et Hachi. Euh, oui. Sinon, tu donc, fais avec 3 et 8. Et donc, du coup... T'as vu toi-même Tu lui as dit 8 Non, non, non, parce que c'est écrit en vie. Au Japon, tu peux pas. Et donc <rire> du coup, j'allais dire San. heureusement, mon frère est arrivé. Ah. Et il a la magnifique idée de montrer avec ses doigts. Bah oui. <rire> chiffre, les motos 5, télé. Putain, l'intelligence pratique de Charlie. Putain, <rire> c'est débloqué dans le truc. C'est fou. Voilà. Bien. Le cadeau. Ah. Oh. Mais t'es allé au Japon, du coup Oui. Ah, il oh, y a une boîte, c'est un jeu à la c'est un jeu de merde. Oh, c'est un cadeau de merde. Ah. Ah, oui. C'est un YooHoo and Friends, un petit <rire> chat, pour regarder. Quoi, Alors je aurais pas trop décrire ce que c'est, c'est une figurine, je pense, oui. en un chat orange et violet. Voilà. Allez, okay. un cadeau de Noël en plus. Voilà, vois. pour votre petite nièce. <rire> voilà, voilà. c'est oui. la bonne opération. J'en ai pas mais, je... non, mais ils ont des yeux de plus en plus gros leur truc Il tôt... faudra donner des yeux directement bientôt parce que... <rire> Oui. Qu'est-ce C'était mon, de... mon coup de gueule. <rire> ça va, ça va. <rire> bon tu, tu penses quoi de l'immigration Ils ont des <rire> yeux maintenant. <rire> les règles du jeu on a 5 manches, on a d'abord le début, après on a la suite, Au terme de la suite, il y a un win éliminé, ensuite le milieu, puis la presque fin en terme de laquelle il y a un win éliminé. Et la fin. Pour rappel chers auditeurs Vous pouvez participer aussi sur tumulte Sur l'application ou le site tumulte Et tenter de répondre en même temps que les candidats Oui Pas forcément sur ce ton Puisque <rire> c'est à l'écrit oui. Et c'est très agréable Oui <rire> ah, Très fascinant On passe au début Oui, oui. oui. oui. oui. oui. Le début, c'est trois questions de rapidité, <rire> des questions longues auxquelles plus vous répondez tôt, plus vous marquez de points. Tôt ah, faut dire tôt. Tôt, tôt, tôt, tôt, tôt, tôt, tôt. Ah tôt, non, tôt, on va a... 7 points. Yes oh, yeah, Pour yeah, vous répondre, vous dites votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole, pas le droit de répondre deux fois de suite. Deux fois de suite. Aïe, le sunlight des Il a Aïe, vrai. ah, de pas vraiment 7 points. T'as envie de crever. Je comprends pas. Mais t'as bu du Pepsi Max Première question pour 5 points, qu'a créé l'américain Gilbert Baker en 1978 alors qu'il avait 27 ans Aurel, oui, une célèbre marque de biscuits. Non, parce que c'est un <rire> boulanger. Euh, non, même pas, parce que ah. je, non, suis... je sais pas, je vois euh, la tête d'un vieux avec marqué Baker et les biscuits. Non. Alex. En 1978 alix gibert Jeune. Jiberg Joseph, tu veux dire Non, oui, Jiberg Jeune. Euh, Jiberg okay. Jeune, en fait, c'est le magasin jeunesse de Jiberg Joseph. Oui. Eu... Ah, oui ah, un d un d un de ces mots ne familier. c'est une de librairie tôt. de livres notamment d'occasion, voilà. Une librairie pas. de livres, c'est pratique. <rire> <rire> c'est ça s'appelle pas une librairie qu un <rire> livre... <rire> <rire> Pour quel point qu'a créé l'américain Gilbert Baker Oui. Gilbert Baker. Oui, Gilbert Baker. En juin 1578, alors qu'il avait 27 ans, ce graphiste ah. ce graphiste ayant vu une partie de sa création être enlevée 5 mois plus tard, car lorsqu'il a fallu l'imprimer en grande quantité, la couleur rose n'était pas disponible. Un truc oh, rose qui a créé l'Américain Gilbal Baker en 1978 alors qu'il avait 27 ans. Ce graphiste ayant vu une partie de sa création être enlevée 5 mois plus tard, car lorsqu'il a fallu l'imprimer en grande quantité, la couleur rose n'était pas disponible à l'impression. Billel, il est les toners, oui. Le logo de Nike Dit ça, non mais, mais c'est une mais... meuf Qui l'a fait en plus C'était une étudiante Donc je sais pas pourquoi J'ai dit ça. Pays au lance-pierre Voilà mm. Mais qui a quand même eu Depuis euh, eu En compensation dedans, Mais qu'on a enlevé le rose Parce que mm. Dac Pour 3, 3 points Cette impression A <rire> grande échelle Estant réalisé Pour protester Contre l'assassinat D'Harvey Milk Oh attends oui Oh non euh, Bilal, ah, baisé, Le drapeau Des de de, de LGBT C'est une excellente Bravo ouais, ouais. De oh. Bilal 3 oh. Ouais Mais oui. En effet, euh, au Mais... il y avait huit couleurs, il y avait la couleur rose et il y avait aussi la couleur turquoise, sauf qu'en fait, euh, donc il y avait rose et turquoise, et en fait quand Harvey Milk a été assassiné pour euh, la manifestation qu'il a eu après, puisque c'était pour euh, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, un... un élu de San Francisco gay qui a été assassiné. Il y a eu un film avec Sean Penn. Exactement. Et il euh, n'y avait pas la couleur rose à l'impression Donc il a dit bon bah, on enlève le rose On fait un drapeau assez de couleur Et après ça l'a perturbé Donc il a dit on enlève aussi le turquoise Parce que je veux qu'il y ait un nombre pair de couleurs Très bien Et ouais. du coup il y a le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet euh, Et c'est donc le drapeau de la communauté LGBT Drapeau arc-en-ciel également Mais maintenant le rose il est revenu Non Si parce qu'il y a Il y, toujours... y, a... y, y, LG... y, a... y a un autre Non c'est le drapeau trans qui est qui ah, a, qui a du, qui a du qui est rose, rose et du bleu ah. turquoise. Ah bah, mmh. du coup, ils ont repris le drapeau original. Ah, bah, ouais. original, original. Oui, mais je crois ouais. qu'il y a pas toutes les couleurs sur le ces couleurs là, ils ont dû prendre le rose et le turquoise qui avait été enlevé et faire un nouveau drapeau pour la communauté trans. C'est drapeau inspiré de la chanson Euh, par la chanson Over the Rainbow du magicien d'Oz. Du magicien Du magicien. <rire> <rire> c'est la version pour... Un, ensemble, <rire> <là>. <rire> un braquet d'abouf. Ah oui. Ça fait donc 3 points pour Bilal. Joli. Ah, bravo Bilal. Deuxième question pour 5 points. vous. Comment l'Australien Jay Vine a-t-il réussi <rire> le à réaliser le métier de ses rêves en 2021 Comment l'Australien Jay Vine a-t-il réussi à réaliser le métier de ses rêves en 2021, Bilal Il est gardien du Nil et il a participé à un concours pour euh, être gardien de cette île. Non. Ah c'est pas, pas lui OK. Jay Vine. Fine. Romain J Y est payé par No, ouais. ouais oui, oh, bah, il, il a gagné l'auto. Non. <rire> c'est vrai que c'est bon moyen <rire> Pour Tu quatre... peux redire Oui, euh... comment l'Australien Jay Vine a-t-il réussi à réaliser le métier de ses rêves en 2021 Aurèle, il a inventé le métier de ses rêves. Oh, ça c'est pas bête ça. Ouais, mais je pense que c'est par non. contre oh, là, là. ça pourrait <rire> inventeur genre... de métier oh, de rêve. Là. Ouais. <rire> <rire> Pour 4 points, ce métier étant coureur cycliste professionnel au sein de l'équipe belge Alpessine phoenix bah, Comment vraiment... est-ce qu'il a réussi à réaliser son rêve ah C'est con ce que j'ai à dire. Oula, en. Aurél, Bilel. Ah non, déjà Bilel, Alors, Bilel En participant non officiellement à une course et en faisant des très bons scores à côté des, des mecs. Aurel En s'entraînant beaucoup. <rire> <rire> C'est <rire> pas... <rire> bah écoute... Avec une bonne hygiène de vie et des entraînements en Bilel Oh, postant des vidéos sur YouTube, il s'y fait remarquer sur YouTube. Non. Tu répétais depuis le Mais c'est pas bête comme euh... Comment l'Australien Jay Vine a-t-il réussi à réaliser le métier de ses rêves en 2021 Ce métier est en coureur cycliste professionnel au sein de l'équipe belge Alpecin Phoenix. Romain, il a demandé l'autorisation à l'équipe Alpecin Phoenix de courir pour eux. Mmh. Non. <rire> OK, d'accord. C'est tellement évident. J'ai un mot de mes parents, <rire> j'ai une recommandation. Non, mais attends, Aurel, il est il Aurel. est australien, donc il s'est marié à une belge. Mais en fait, de lui, il était déjà super fort. Mais ouais. il pouvait pas courir en Australie, du coup il s'est marié à une Belge pour avoir la nationalité belge. Et non, non. t'es pas obligé, obligé d'avoir la nationalité, nationalité de, pour les équipements. Il, il a gagné le tour d'Australie. <rire> il n'a pas gagné le tour d'Australie. Romain, il a acheté un vélo. <rire> ah ouais, t'es trop fort, mais il lui manquait est... juste un truc. Il a traversé la rue. A <rire> vélo. vélo. du coup. La manière pour obtenir cette place étant atypique, puisqu'elle fait suite au confinement successif connu en 2020... Ouais. Il a fait beaucoup de vélos dans sa chambre pendant le confinement. il C'est-à-dire ben Il s'est entraîné sur son vélo d'appartement. Oui, je pense que c'est pas suffisant. Alex, sur l'application Swift. Oui, mais c'est une bonne réponse d'Aurélien. Trois points pour Aurélien. Pendant les confinements, il y a cette application Swift qui s'est développée où tu pouvais faire des courses en ligne contre d'autres personnes avec ton vélo d'appartement et donc euh, Zwift a dit on va faire une compétition pour voir qui est le meilleur dans le monde et Alpecin Phoenix a dit le vainqueur sera coureur pro chez nous l'an prochain putain c'est fou c'est trop bien il est devenu coureur pro et il a il fait une, une très terrible. bonne saison ah, non non il vrai. a pas gagné de course mais il a fait une très très bonne saison oh pas mal je suis content ça, pour lui bien ah, c'est mieux que faire mais, son mais propre pas. depuis son appartement toujours ou pardon quoi non oui non depuis il a bougé en Belgique en fait j'ai retenu que ça du confinement non oui il était vraiment sur la route mais Il a, il, a, il a profité pour dire bah en vrai moi je suis australien les courses australies personne ne les regarde alors que j'étais assez fort. Ah, oui. du coup bah voilà ça il a dit euh, mm. allez regarder dans les autres pays, il y a des talents et après doyey voilà. mouvant. OK. Voilà. Mm. Ça fait donc 3 points oh. pour Aurélien. Oh. C'est un peu généreux mais OK. 3 points pour Bilel et 0 pour Romain et Alix. Qu Dernière question du <rire> début pour 5 points. Qu'est-ce qu'un condominium Particularité que l'on ne trouve actuellement que sur l'île des Faisans. Romain ou là, Romain y a, y a rien qui va. C'est un territoire sur lequel deux états se partagent la souveraineté successivement. 5 ça pour Rome. Oh Alenculé. Yes yes oh, c'est ah ouais, là que la France et l'Espagne ont signé plusieurs traités euh, mettant fin à plusieurs guerres. exactement et notamment et également aussi des échanges de princesses, oh, ouais, ouais, c'est <rire> deux rois avaient pas de meuf ils ont dit bon écoute, je te file ma sœur. Tu me files ta fille et euh, sur l'île des Faisans et comme ça on sera heureux. T'inquiète, oui. c'est une question sur sa spécialité. Quand oui, ça parlera de gros seins, ce sera pour nous. Petit lopin de terre, <rire> ouais, de 6820 <rire> mètres carrés. Moi j'aime les gros seins. On peut si dire euh, <rire> juste bonnet CD. Euh, même pas. pas. Même, je connais pas ce que ça fait. Situé hein. sur la rivière <rire> Bidasoa. Rivière qui présente la frontière entre la France et l'Espagne. Ouais. En effet, la France est gestionnaire. enfin Ça fait partie de la France entre le 1er août et le 31 janvier. Et ça fait partie de l'Espagne Entre le 1er février et le 31 juillet Bravo, Adjuge. Adjuge. Bravo Romain On avait donc 5 points pour Romain 3 points pour billet et Aurélien 0 points pour Alix On aurait dit qu'on était un groupe Pour Bilal et Aurélien ouais, le groupe Qu'est-ce qu'on fait je sais pas <rire> On la... oh, bat Pepsi Max quoi. Ouais. On se fait payer pour ça Le groupe Pepsi Max On passe à la suite Moi, à suis... Max de musique 0 <rire> <rire> zéro... album <rire> Y'a rien La suite c'est 3 listes où faut trouver les réponses sauf la plus évidente un point par réponse trouvé, un win oui, éliminé à la fin de la manche Première ligne je vous demande de me citer un émoticône ah. De la catégorie gastronomie Disponible ah. sur Facebook Il y a des, il y a des catégories oh, dans les émoticônes ah, enfin, Gastronomie Sauf l'aubergine bien entendu Et Romain Comme tu as marqué le plus de points en premierement sur c'est sur les télé Parce que oui mais c'est que sur Facebook que j'ai trouvé la liste. C'est ceux qu'on peut mettre sur Facebook. C'est sur ton va. téléphone que tu peux pas mettre sur Facebook. Alors, tu, que tu reçois des croix euh, dans un rectangle euh, parce que tu voilà. Romain <rire> le burger. Le burger. burger. C'est une bonne réponse. Hamburger. <rire> Billy Laurent premier qui nous La pêche. La pêche. Oh la pêche. non, je voulais. Qu'est-ce que ça fait un cul Mais non mais parce que je voulais dire la pêche mais faut pas avaler le noyau. Oh. Ah ça c'est mignon oh. alors que moi c'est genre la pêche parce que <rire> ce que le Dracula ah, bon fiec je, <rire> je comprends. Ouais, euh, la pizza. La pizza c'est une bonne réponse. m'a fait peur. La part de pizza, pizza c'est une ah. ah. Alix. <rire> les frites, les frites, frites. frites, frites c'est une, une bonne réponse. Romain, le poulet. Le poulet. Précisez votre réponse. Alors si on a accepté part de pizza, euh, je pense qu'on peut accepter poulet. Tout à fait. Si c'est une oui, cuisse. En fait, c'était cuisse de poulet. Voilà, ouais. euh, attends, c'était sauf quoi Bah, il va pas dire. Ils peuvent te le dire s'ils veulent, ah, moi. Si. Non, je ah, ouais. pas. Honnêtement, je m'appelle plus. Oh, ah, bah, bien, alors, la pomme. L'aubergine. <rires> que... euh, alors précise ta réponse, au changement de réponse. Comme verte. Oh putain, j'ai une chance sur deux quoi. Bilal. Le sushi. Ah, ah ouais, malheur. Je vais chier. Alix. J'ai trop envie de dire, je m'en fous si perds, mais pomme rouge. Bonne réponse. <rire> mmh. bonne Il n'y a okay. pas du raisin, le raisin. Grabe bonne réponse. Raisin. Aurélien. Une glace. Bonne réponse. Bilal. La banane. Bonne réponse. <rire> Alix. C'est super, en fait, super. super chaud, là. Qu'est-ce que j'ai <rire> dit La carotte. La carotte. Oh non Carottes, c'est une bonne réponse. Putain oh, mmh. jamais il y a quelqu'un à comme, comme ça, au oh, <rire> mot carottes, quoi. Carottes, non Oh non, non. Je ne connaissais qu'un légume. <rire> euh, le poireau. Le poireau, c'est une mauvaise réponse ah. de Romain. Oh. Ah, bravo. Alors, il s'en fait plaisir. Allez, c'est bien. Le, le brocoli. Si il le brocoli et pas le poireau, je m'en vais. Ouais, je crois si qu'il y a le brocoli. Romain, ta veste est là-bas. le brocoli. Je crois qu'il y a le Oui, c'est le bon. bol de ramen. Le bol de ramen, euh... c'est une bonne réponse. Alix. Une patate. C'est une bonne réponse. Patate. patate. Sans patate. Comment tu fais une soupe sans poireau avec des patates et des carottes avec des brocolis <rire> bah, sans... Allez. <rire> Pardon. Aurélie bien. Euh, la tasse de café. Oh, bonne réponse. Et du coup, on peut dire les gosses sur Facebook. Un peu des diures à partir de ce qui était diable. Le soda. Le soda, c'est une mauvaise réponse. Non. Quoi, il n'y a pas là avec la paille et tout Pepsi Max. C'est pas il s'appelle pas soda. Ah, il y a pas forcément du soda dedans. Ah non. Bah non, ah, mais Ah, ah non, c'est le moment. Ouais, c'est le non, soda, pas vieille, moment. Zéro sucre mais Ouais. Zéro sucre. <rire> <rire> un Max de sucre. Max de sucre mais zéro sucre. Zéro point un Max de sucre. <rire> <non, non. rire> <rire> Si, ouais, ouais, ça Alix. rattrape. Enfin, bref, euh... fout, bon. <rire> un bol de riz. Bonne réponse. Menerie Aurélien. Une poire. Bonne réponse. C'est quand tu as relevé le haut à ta réponse et tu une bonne réponse. J'ai dit mais poire non, dit dit ou... Oh oh oh, oh, oh, oh poire. Oh. <rire> Alix. Oui, euh... elle a la citrouille mais elle est en mode Halloween, alors ouais. euh, ça se trouve elle est pas en mode vrai fraise. C'est une bonne réponse, Aurélien. Putain. Cerise. Ah, oh, ni oui. C'est une bonne réponse Alix. Faut en ranger du point là. Ah. <rire> genre, du ouais, là tout, mais... un mauvais truc. Ouais, là, plus, là, citron. C'est une bonne réponse Aurélien. Le dog C'est une bonne réponse Alix. Bon, casse, non <rire> Là euh... une orange. Ah avait rien, oublié. C'est une mauvaise réponse. Non il y a pas d'orange en il y a. Ouais. La vare. C'est mandarine ah. orange, pardon. Bah oui. okay. non, la non, tu, je l'ai devant moi le soda, je te le dirai hein. Aurélien. La salade. Ah. Bonne réponse, Alix. Il Yaya, un emoji pièce de viande. Genre je sais pas si une entrecôte ou une ah, C'est pas ils ça viande. Voilà, genre... Aurélien. Le tacos. Ah, le tacos, ah, c'est bonne bon réponse. On est en train de pour ah, ouais. <rire> la gueule mec. Ouais, ah, quel, quel point ma la... vie est nulle quoi de savoir tout ça. Il y a tous les légumes de la quoi, création, y a il y a tous les fruits, <rire> il y a pas de poireau. Ah, je suis pas sûr. Je, suis je, suis sûr. je crois qu'il y, y a un navet, non non, si elle navet, <rire> je m'en vais vraiment sans si <rire> je le fais. C'est mauvaise réponse. Oh, ah, putain. Ah oh, non, c'est sûr qu'il y a. Aurélien, tu avait... es dans la liste, tu as le droit à trois réponses tant que tu réponds bien, tu marques un point. Le chocolat, genre il y a pas un carré de ah, chocolat, une tablette Bonne oui. réponse. Oui. Tablette de chocolat. Oh. Un verre de vin. Un verre de vin, c'est une bonne réponse. Et le verre de vin plus petit cocktail. Non, et et ah, si, il y a la chope de bière, il y a shop de bière. Si il y avait un verre de vin pétillant en cocktail ce jour. Non, c'est un verre de champagne ça s'appelle. Oui. Ils ah, l'appellent comme okay, ça. OK, d'accord. Bon. Il y avait entre va, autres l'ail, l'ananas, l'avocat. L'ananas, je l'avais. Euh, le bacon, le les pain. baguettes pour manger ah, le bento, le, euh, le et beurre. Et les fourchettes et les couteaux euh oui. le cookie, le donut, le bretzel, on avait aussi oh, la merde. cacahuète. Alors ce que tu cherchais soda c'était gobelet et paille, ils appellent ça. Parce qu'on sait pas ce qu'il dedans. Contrairement au café, on va Sans pas doute Pepsi Max, t'inquiète pas. Cocombre. Concombre, concombre pardon. Con -con -con le take ah, oui. la crevette frites, <rire> euh, la mangue, la marmite, le maté, le melon, le la noix de coco. Un melon là, tu le lâche, tu lèves. La tasse de thé. <rire> Le poivron, ah, le encore poivron. le piment et la pastèque. Oh. Super. Ça oh, fait donc, pastèque. à la fin de la première liste, 15 points pour Aurélien, 9 points pour Alix, 8 pas. points pour Romain, 7 points pour Bilal. Oh. <rire> Deuxième liste, je vous demande de me citer un film dont une chanson est dans le top 50 des meilleures chansons Disney. Attention, d'après un article du Point publié en décembre 2020. Ah. C'est que l'article du point a pris les 274 son Disney et les ont triés selon ah, eux. Ah mais c'est un top 50, 50. Oh, bah, Je demande le film. Ouais, ouais. On peut dire Ça veut dire que le... vous avez le droit de dire le même film plusieurs, dans... fois, si plusieurs fois s'il est présent plusieurs fois sauf oh. Mulan qui est 34e avec la chanson réflexion, Mulan qui les présente fois réflexion c'est quoi bah, pas, mais il y a pas comme un homme non présent yes, non, dans le top 50 milo n'est qu'une fois comme un homme. Homme. mais c'est le point oh, mais, mais c'est François Olivier Gisberg de merde le il <rire> François Olivier il a, il a écouté toutes les <rire> toutes les chansons de Disney il a fait son classement Penser faut penser le point Vraiment, alors, tu commences toujours le euh, roi lion Est-ce que ah. alors est-ce que tu veux préciser une chanson si tu ne précises pas de chanson tu c'est pas tu perds pas tu trompes Mais en gros, si j'en de... précise une... Si j'en précise une, je dis, bah, elle est de telle place. Si en précises une qui est faux, je dis, t'inquiète pas, le Roi-Lyon, ah, c'est okay. une réponse. Et si jamais vous me donnez pas de chanson, je vous donne la mieux classée, si jamais il y en a plusieurs. Mais donc okay. on peut dire plusieurs fois le Roi-Lyon oui. parce qu'il y, y aurait plusieurs, plusieurs, plusieurs chansons. S'il y a plusieurs fois. A... T'es voilà. simple, tout va bien. L'histoire de la vie. L'histoire de la vie, par exemple, est septième. Voilà. Aurélien. La Reine des Neiges La oh, Reine des Neiges, est-ce que tu veux préciser ou pas Oui, bah Libérée, Délivrée. Libérée, Délivrée et 45ème. Ouf oh oh C'est <rire> <t 'in> <rire> c'est bien, ça veut dire que c'est pas non plus super. quoi Je sens, je vais dire un film et je vais me faire <rire> niquer la gueule. Jumanji. <rire> non, dis pas ça. La Petite Sirène. La Petite ah bah, quand Sirène, mais... est-ce que tu veux dire euh, la... Je tu veux vois... rien dire, je veux rien Sous l'océan. O... Sous l'océan et onzième. Ok. Alex. Aladdin. Est-ce que tu dis une chanson Ce Rêve Bleu Ce Rêve Bleu et cinquième Romain J'ai peur Je sais pas pourquoi Je suis tendu Alors que le mec Romain en soirée Il passe 40 chansons Disney sur Youtube Il est insupportable Mais mais c'est François-Louis Qui a fait le Ça c'est une fake news Je vais dire Le Livre de la Jungle Une proposition Oui Je sais pas comment ça s'appelle La mieux classée du Livre de la Jungle C'est Être un homme comme vous 20e Ah ouais super Aurélien Aladdin Aladdin tu veux en dire une Ce rêve bleu Ça a déjà été dit, mais t'inquiète pas, c'est pas de ma réponse ah, pour autant. Du coup, je vais oui. dire la meilleure Aladin. Est-ce que je peux Aladin. dire cette quête, la, la meilleure non. Non, bah, ah, okay. je, la je vais la dire, parce que c'est la numéro 1 du classement. Je suis ton ami et ton meilleur Je ami. suis ton meilleur ami, ouais, Ok, putain, c'est chaud, ah ouais. c'est ouais, vrai elle est bien, mais c'est chaud, c'est chaud. Du coup, je vais dire ça, donc... Tu euh... peux peut-être redire Aladdin tu sais pas. Je vais redire le roi Lion. Oui, une proposition comme ça Non, non, moi je propose rien. C'est la deuxième, Akuna matata Ah. Tu logique c'est la c'est télogie. Je mais vais raison. redire le roi. C'est horrible cette affaire. Tu as une proposition C'est horrible cette affaire. Il se moque de nous, mais non, c'est <rire> dans. De... <rire> ah bon je voudrais non. déjà être roi. Ah oui, ah oui, sure. j'allais redire le roi Léon, ça mais là ça devient tendu. <rire> On, <rire> bon, On est d'accord. On est d'accord. Et eh ben Pourquoi je vais redire livre de la jungle. Une proposition Oui, euh quand ils chantent avec l'ours dans le <rire> <rire> c'est ça sur YouTube, où ils chantent avec. On a fait 27e quand il gens avec l'ours. Mmh. Il en faut mmh. peu pour être heureux, voilà, merci, Aurélien. Et eh ben, je vais dire encore une fois la reine des neiges, je dirais le bonhomme de neige. Alors, c'est je... pas le bonhomme de neige, elle ah. est le... Le pas dedans. L'amour est un cadeau, 48 e Sérieusement Aucune idée de ce que c'est. L'amour est un cadeau est euh, bien, Et en, ce en anglais, c'est Life is one... Non, Love is an open door. Ah oh, oui, d'accord. Tout va là. Il aucun mot qui va... Franchement, elle est trop bien, Ah ouais, mais... Mais l'amour est une... une, une Cascade, ah euh, franchement, ça, ça aurait dit, été une pute. une pute, mais... <rire> Life is a... La <rire> <is> pute <rire> euh, Du coup, c'est une bonne réponse, 48 e donc. Putain, c'est fou. Cendrillon la magie la galigu, gali gali gali gali C'est une mauvaise réponse. Oh il y a pas Cendrillon il y a pas beaucoup de temps, il y a pas d'énorme chanson dans Cendrillon. C'est pas trop. Si cool. on En vrai, j'ai pensé, je me dit, ouais, non, il y c'est chans... pas trop ah les non, chansons, ouais, c'est chans... une des chansons les plus cultes c'est dans le Sing Star Disney. <rire> je suis désolé. Mais c'est le point. Bah c'est vrai qu'il y a pas comme un homme ils ont mis autre chose. Bon, tu l'en scène appelé le boycott ou pas Oui, du point. Écoute des émissions. Moi, le code <rire> du point. En plus, le oh. point t'en marque pas beaucoup aujourd'hui. Non, c'est trop là, trop tôt. La belle et la bête. Ouais, et et chansons, la et et la Une proposition Euh the Beauty and the Beast. Lui, la, belle des... la belle et la bête. J'aime, c'est la fête. Générique de ah. fin. <rire> Générique de <rire> fin. Le... Pocantas. Ah oh, ouais. ouais. Proposition oh. Euh non. L'air du vent sixième La loutre et le héron bon, sont tôt. mes amis oh, Aurélien oui. Putain et puis je perds quoi Réponse c'est une mauvaise oh. réponse euh. <rire> <rire> je suis bien content parce ah que c'est que de l'émergence de réponse et ça je, je l'affirme devant vous non trop pas non si si oh c'est un combat que je défends depuis longtemps c'est le euh... point bah dans, dans le point t'as gagné <rire> c'est toi <rire> qui as fait le truc putain non euh, non fais chier le mec y'a pas cendrillon alors y y a pas y... réponse genre non mais quand, quand t'as tous les animaux qui font la robe elle est trop bah oui c'est ouais. la chanson la plus connue ouais. de Disney quoi putain moi j'ai un rêve elle est trop cool celle j'ai un rêve c'est le délire Parce que mmh. La Belle la Bête, moi, je pensais à une autre. Mais il faut Alors, une réponse. La Belle la Bête. Je pense à ouais, pas je une réponse. 17 e Histoire éternelle. C'est un... la vrai. Belle la Bête on s'en branle. Mais arrête, c'est trop euh, Tarzan. Elle se reconnaît beaucoup dans sa vie personnelle. Femme de l'homme, regarde. Parce que Phil Collins, c'est actionnaire majoritaire du point. Oui. Enfant de l'homme, 37ème. J'adore cette Alex. chanson. Ah, c'est que nous deux. C'est quel film, ça Tarzan. Fantasia. On aimait tout, quoi. Fantasia, ah, c'est une mauvaise réponse. Il n'y a pas de réponse. chanson Romain, pas de dans Fantasia. Es le ah, dernier dans la, la liste, tu as le droit à trois non, réponses. Tu réponds bien, tu marques un point. Oui, j'ai la oui. chanson de la musique. Oh, non, non, non, non. <rire> la musique, oh, ça non, a un non, titre. Non, ça peut, non, être les les ça euh, peut être dans le top 50. Ça peut être dans le top 50, la musique. est la princesse et la grenouille la princesse et la grenouille. Bah oui. Si y a ça, je me jette par la 41e. Creuse encore, <rire> en creuse encore et encore. <rire> mec, y Sandrio, il y a pas Cendrillon, il y avait la princesse et la grenouille, ouais, vrai, y ça. Tu pas, pas réponse, ouais. c'est si bon. S'il bon. ah oui. bon, il y a les Blanche-Neige. Parce que les nains qui vont la miner, elle avait hyper héros, e du classement. Elle est hyper celle-là. Et puis il y a encore la Belle et la Bête, c'est Gaston. Ah. Belle, 35e. Et Gaston, il était On dirait l'aventure. Attends, et Belle et la Belle et la Bête, il y en a encore Alors, il restait deux Aladins. Prince Ali, que tu as dit. Ah prince Ali, Ali oui, oui c'est bien lui, lui. Ali, à ah bas bois. Ah je nous prospère les goûts. On avait deux Bambis. La chanson de la pluie et la chanson oui, du voilà. printemps. Pique, bloc, plique. Oui, oui Ali, bien lui. <rire> Blanche Neige et les Sept Nains, nous restait un jour. Mon prince viendra. Ah, ah, C'était pas du tout ça à l'air. C'est André, ou ça C'est celle que j'ai dit. On a également... Là pour le coup c'est vraiment des bonnes chansons Coco Deux chansons de Coco ah, oui. Corazone Et ne m'oublie pas ouais, Non ouais, c'est ça est des Il est oh, Il n'y a pas 100 millions et pour, On a notamment, notamment C'est la meilleure chanson Disney pour moi Qui est tirée d'Hercule De plus Ah oui De ah, zéro en héros Et il Et on a aussi de Hercule Le monde qui est le mien Une étoile aînée Jamais je n'avouerai Couscous l'empereur mégalo Un monde pas ouais. Couscous ah, Couscous l'empereur La petite sirène Partir là-bas et embrasser la Embrasser la Rires Ah mais quand j'ai écrit j'ai pensé à un mec j'ai pas vu la petite sirène j'ai pensé à un mec qui fait on va cela après il partait en chanson d'accord le bossu Notre-Dame rien qu'un jour c'est Francis Lalanne qui chante ah, non du coup c'est retiré c'est lui qui fait le doublage du bossu dans le bossu Notre-Dame le roi lion soyez ah, prêts oui, bien, bien oui. entendu génial c'est le maïs c'est mon préféré les cruella d'enfer les Aristochats, tout le monde veut être un 4 Oh les Aristochats Mais on est nuls à chier Pour moi elle a toujours nul Vous allez me dire, les aventures de Bernard et Bianca Si il est bien SOS Société, nous sommes là pour vous aider Il y a quelqu'un qui est là demain c'est un autre jour, je sais fait baiser. On avait euh, Merlin l'enchanteur avec Aethus, Igitus, <rire> <rire> On a Peter Pan, tu te oh, vale. rappelles Ah oui. Et puis, il y avait Cendrillon, la magie la danse des petites folles. quand on quand on prend l'abonétoile. Mais j'ai déjà Non, Cendrillon quand même C'est un des plus grands classiques de l'histoire de. Mais il y a ja pas beaucoup ja de chansons le Le film Ils qui m'a fait pleurer des de la vie C'est le point Rocks Rookie oh, oh, Deux bons copains Parce qu'il oh Rookie Deux bons copains Je pas assez connu C'est un film <rire> de gros on, ouais, on On est de ouais, On est de on, <rire> on est de On est de C'est bon c'est mon maître C'est bon c'est la fin de la deuxième liste donc <rire> 18 <10 rire> points pour Aurélien 16 points pour Romain 13 points pour Alix 9 points pour Bilal Bilal va-t-il connaître sa deuxième quatrième place ah, qu un Je mot dois lui. rattraper 4 points Je vais me faire une ah, une Mais c'est beaucoup <rire> Non c'est <rire> pas, pas, pas beaucoup Alix a rattrapé C'est un Alix a mis points à la première liste Non mais je vais me faire niquer là C'est où cette première liste elle nous a enterré Non mais Ah oui c'est les émojis Vous pouvez vous relever Aurélien en a mis 12 dans la première liste quand même Ouais, tu vas avoir un truc émoji de. Oui, non, mais j'ai ta cause, fallait le tenter celui-là. Je veux un nom un pays ou un territoire. Allez, c'est parti. Mais avec tes pigli là. Mais c'est toujours de nous enfoncer les non, gens intelligents. Donc le code ISO 3166-1 sur trois lettres contient la lettre A. C'est-à-dire que alors tous les pays via le code ISO ont trois lettres qui le qualifient. Mais c'est quoi le code ISO Sauf par exemple la France avec FRA. Voilà, c'est un code de trois lettres utilisé par tous les pays pour qualifier un pays. Et il me faut un pays Où dans ces trois lettres il y a au moins une fois la lettre A Le code ISO il sert à quoi Pour que dans tous les pays Quelle que soit la langue La France Si tu vas en Australie, au Canada, au Brésil Mais dis pas les pays aussi ta gueule C'est bon je pense qu'il y a un moment Le ta gueule qui est trop Romain C'est pas si simple C'est pas de la terre Rires C'est bonne l'ATR. C'est L'Italie. Italie. ITA, à mon -A, avis. ITA, bonne ouais. réponse. Aurélien. Aurélien. Le Danemark. Le Danemark. Tu dis vraiment ça ou... <rire> oui. Oui. Ah non. C'est bonne réponse. Ah putain, c'est bien sûr. Ouais. Oh, c'est ah. DNK Oui, c'est DNL ou DNK -E ou DN. Oui, DNL, il y a pas de L dedans ah, moi peut ouais. pas pourquoi, j'ai pas. pas -L -L. -L -L. Bah, bah c'est c'est pour ça. ça que je te disais tu es vraiment sûr, c'est pour la blague que je gueulais sur toi donc c'est pour ça. Bilel. L'Argentine. Ah R. Eh ouais non, mais mais non. fais plus à ah, jamais de ta vie. Ah putain le... oh, Alex c est, c est Australie. Ah je me suis fait niquer. Ah, non, t es, t es premier tu... Oui mais bon. genre vous allez Romain. mettre 26 000... 30, points, Euh 26 000. Canada. Il y, a, y a a, c, -A c A N. Ouais. A Les États-Unis. Ah, ouais, oui, USA tu Alix. Canada. Déjà dit. Par toi non c'est Romain, c'est si, ouais. euh, une connerie mais je dirais le Japon. Japon. Mais non, j'ai voulu dire ça Alors, pas... et elle... c'est JPN. Alors, c'est pas chez JPN. Normalement, oui, normalement tu devrais avoir trois réponses. Puis ensuite tu marques, tu, ah Romain, ouais. tu marques un point, mais, mais ouais. comme tu as 3 points d'écart sur Alix, tu peux mettre trois réponses. Et t'as le droit d'en mettre une quatrième pour éminer Mais ça, c'est horrible. Ah oui, quand, tu es dernier, quand tu es dernier, tu peux marquer jusqu'à avoir plus 1 par rapport au troisième. C'est la règle Mais du comeback. Alex, Alex, par contre, concentre-toi sur ce qui dit, parce que s'il revient à ton niveau, il y a un tie-break sur cette liste entre vous deux. Écoute ce qu'il dit. Que... Lirons. C'est une mauvaise réponse. Oh, <rire> ouais. Merde, il y avait l'Azerbaïdjan. Ouais, moi je pensais Azerbaïdjan. Je vais dire ça en premier. Euh, ouais, euh, je peux premier. Il y avait Afghanistan, Afrique ouais. du Sud, Albanie, Algérie, Angola. Vous commencez par A, en Afrique Poupée, du cas. Non, ZAF, Afrique du Sud. Il y a pas le Brésil. Il y a le Brésil l'Angola. Ah oui, mais ZAF, faut parler soi pour y arriver à ton thème là. Là. Aruba, Autriche, Azerbaïdjan, Botswana, Brésil, Dominique, Émirats arabes unis Gabon, Ghana, euh, Kenya, Macao, Maroc, Moldavie, Namibie, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Qatar, je suis ou encore je le sais. Vatican, VAT. Il n'est pas le Dan, Ça fait donc 18 points pour Aurélien Romain, 14 points pour Alex, 11 points pour Biel. Biel, tu es ta deuxième quatrième place de ta carrière. Est-ce que tu as un dernier mot et ben, ça me fait une moyenne de 2,5. Non, attends. Quoi <rire> En deux émissions, j'ai fait 1 4, un, ah oui. un 4 et un 1 1. Euh, sauf que c'était il ah. y a 30 jours, donc les gens comprendront pas. Mais, ouais. Ah ouais, bon. alors attends, repose, alors... repose ta question. Bilal, est-ce que tu as un dernier mot Non. Merci. <rire> ouais. non, mais, assister à, à Bilal Quatrième, c'est un peu comme une éclipse ou une horreur boréale, oui. c'est très rare. Et moi, je, je suis fier d'être là. Et pour, genre, pour moi, le premier de la, fois, de la manche, c'est bon. n'importe quoi. Execo et Chroma. On remet les comptes à zéro et on passe au milieu. Oui. Oui. Oh ouais, je vais pouvoir choisir un numéro oui. après et Tu vas pouvoir me faire mieux que ça Le milieu, c'est trois catégories qui Pourquoi présentent mieux Le milieu, c'est trois Il catégories qui situation. présentent Un lieu à un moment un autre truc <rire> Et dont le thème commence toute <rire> part en remède Ça, <rire> une chacun Pas ma bonne réponse euh, Aurélie et Romain ont marqué exactement le même nombre de points Dans les deux premières manches ah Donc bon. c'est Bilal qui va choisir mieux. Qui choisit son thème en premier dans le milieu Sachant que celui qui n'est pas choisi par Bilal choisira en premier dans la presque-feu entre <rire> oh. C'est pareil Tout bref, qui a envie de choisir en premier Malik. Allez, on va dire. Ouais. OK, je choisis en premier. C est, c est, à lieu un moment ou un autre pas, truc Aurélien. C'est un autre truc. C est, c est... Oh non, j'aime bien moi. Ouais, parce que, que j'aime pas les autres alors En remontant oh, un score. Oh à oh quelle année machin non, Romain, a... Romain, Romain, <rire> Aurélien, dur, Dans quel sport le Néerlandais Jan Semerink a-t-il remporté un jeu décisif 18 après avoir été mené 0-6 lors de l'US Open 1994 Dans quel sport hmm. Le tennis. Bonne réponse. Ah, US Open. Ah, mais oui, c'est être que... oui, a... le golf. il y a pas ah, de puis, sport comme moi, j'étais plus le jeu décisif, tu qui m'a mis sur la voie. Aurélien, quelle <rire> compétition l'équipe de Liverpool a-t-elle remporté en 2005 après avoir été menée au score 0-3 par le... le Milan AC à la mi-temps en inscrivant 3 buts en 6 minutes, puis un important au tir au but. La Ligue des Champions Bonne réponse. Aurélien, quel score a obtenu lors du match allé, le FC Barcelone, devait-il remonter lorsqu'il a effectué sa remontada face au Paris Saint-Germain en mars 2017 Ah oh, putain. Quel score Il y, y, y avait combien au match, match allé Un ah. score que le FC Barcelone a remonté. 3 Non. 2-0. 4-0. Ouais. Ils ont perdu 4-0 à Paris. Ah oui, ça... et Ils ont gagné 6-1 en match retour. Ah putain, je m'en souvenais plus. Plus assez bien. Aurélien, contre quelle équipe la France s'est-elle qualifiée pour la Coupe du monde 2014 de football après avoir réussi une remontée au score en l'emportant 3-0 alors qu'ils avaient perdu 2-0 au match aller L'Ukraine. Bonne réponse. Et fra... Aurélien, quelle équipe NBA est la seule à être sacrée championne et la seule à avoir été sacrée championne après avoir été menée 3 matchs à 1 en 2016 Le but de ces playoffs étant d'être la première équipe à remporter 4 rencontres. Ils étaient menés 3 1 et ils sont remontés, ils ont gagné 4 à 3. Hmm. Je, euh... En 2016. Miami Mauvaise réponse. Ah, c'était non, c'était Dallas. De putain mais eh c'était oui, il y, y, si, y a si longtemps En 2016 ah, ouais, J'applaudis bon, quand même bon, C'est ouais, euh... ah. con parce que c'est l'équipe euh, eh oui, De son que... joueur de, de coeur et joueur de coeur Ah tu l'aimes plus maintenant Non je l'aime plus Tu l'as suivi et, dans toutes et, les équipes mais là t'as arrêté Qui soutient la Chine comme un gros canard Sur ce thème là je me serais fait ouvrir Je m'en sens à peu près bien Romain un lieu ou un moment Un lieu s'il te plaît en traversant les Pyrénées. Pourquoi pas. Romain, si l'on commence de notre traversée des Pyrénées depuis le golfe de Gascogne, allons-nous d'est en ouest ou d'ouest en est Si on commence à traverser les Pyrénées au golfe de Gascogne. Eh ben, on va d'ouest en est. C'est une bonne réponse. Bravo. Romain, quelle mer se trouve au bout de ce périple, à l'extrémité est du massif des Pyrénées La Méditerranée. Bonne réponse. Romain, quels sont les trois pays traversés par les Pyrénées euh, La France, l'Espagne et l'Andorre. Bonne réponse. Ah oh, oui Romain, quel est le point culminant des Pyrénées Avec ses 3804 mètres d'altitude Alors ça je devrais le savoir et je ne le sais pas Le canigou <rire> C'est euh, la nourriture pour chien <rire> Non c'est euh, le pic d'Aneto Et enfin Romain, au fait comment ça s'écrit Pyrénées P-Y-R-E-N-E-E-S Bonne réponse Bravo, j'aurais bon. mis deux R et j'aurais perdu Ça fait 4 points pour Romain Alix, il si te reste un moment en se protégeant Alix, quel est le seul contraceptif permettant de se protéger des infections sexuellement transmissibles Le roux. <rire> L'abstinence. Euh, le préservatif. C'est une bonne réponse. Alix, d'après une chanson paillarde, en quoi étaient les capotes de nos ancêtres les Gaulois Ah oh, putain, c'est vrai. <rire> J'aime bien oh, cette quoi. question, elle me fait ça. rire. Mais c'est en couille de je sais pas quoi là... <rire> nul comme chanson, en plus. Oui. Oh, ah, ah, non. Là. oh <rire> non, non, attends, il faut l'avoir. En manganèse. En couilles de mammouth. Nos ancêtres les Gaulois avaient des capotes en bois. Ah, Maintenant, c'est plus, plus pratique, car elles, elles tout en plastique. <rire> voilà. <Chille. rire> oh, Elle, il fait chaud, là. Alex, quelle, est... quelle marque est le leader mondial de la fabrication de préservatifs Durex. Bonne réponse. Alex, quelle est la durée de vie d'un préservatif non utilisé Pardon euh, est Quelle est la Ah non, c'est un nombre d'années, Un préservatif non utilisé, il peut durer combien de temps Enfin, vous commentez les périmés. C'est un truc que je peux savoir tellement. <rire> c'est ça. <genre>. C'est <rire> <rire> vachement je jette, tu Ah, dommage. Ça va des gosses. Là, j'hésite entre... <rire> entre 5 et 10 ans. J'irai 5 ans. Bonne réponse. Oh, j'aurais oh, dit 3 mois, bon. tu vois. Alix dans quel département français fait partie faisant partie de la région Occitanie se trouve la commune de Condom C'est une vraie histoire, qui est traversée par la, la rivière Bayes. <rire> Attends, tu peux dire la question. Parce que Dans quel département je... français, en faisant ah bah... partie de la région Occitanie, <rire> se trouve la commune de Condom Au début, je vais juste faire ça comme blague. Eh oui. Et je vois, c'est traversé par la baise <rire> Traversé par la rivière Bayes. Ah, J'adore ce pays. <rire> oui. euh, je vais dire ouais. le Tarn. C'est une mauvaise réponse. Oh, C'était le Gers. Ah et la ville de Condam, elle voulait absolument se jumeler avec une ville au Royaume-Uni. Ils ont refusé à cause du nom du, <rire> du <Gers. rire> Oui, un grand bonjour, nos amis de... du Gers. Ils Exactement. sont joués personne, du coup. Ça fait qu'une merde. Ah, ça fait donc 4 ah, points Osh. pour Romain, 3 points pour Aurélien, 3 points pour Alix. Alors là, c'est de très très haut vol. Ouais. Oh. Là, là il y a du niveau. Non, ouais, mais j'ai tout donné avant. là C'est le moment je craque. Tain, je me suis foiré sur les capotes en bois. On passe à la presque fin. La Presquefa, c'est trois catégories homophones, cinq questions chacun, un point par bonne réponse. Les thèmes, c'est foule, foule et foule. Sentimental. Oh putain, c'est un truc avec le euh, poker. Du coup, comme, choisi, euh, comme Aurélien a choisi en premier dans le milieu, c'est Romain qui choisit en premier dans la Presquefa. Foule 3, que... prends, prends le poker s'il te plaît. Autant de points dans les deux premières ah, manches. Oui, Romain, que signifie le mot foule en anglais Plein. Bonne réponse. Super. <rire> Pas mal, hein putain, wow. Je suis foule. De... Ouais. Romain que représente l'expression full moon en anglais La pleine lune. Ah, ah, ouais, bon. ah, quel bâtard quel film de guerre réalisé par Stan Kubrick ah. est sorti en 1987 Full Metal Jacket. Ma réponse. Bravo, euh... belle finale. Romain, quelle, est la... <rire> quelle est la particularité de scènes de full motion vidéo présente dans certains jeux vidéo. Full motion vidéo. Ah, là, vois, là, par contre là. Présente dans certains jeux vidéo. Ouais, mais il a déjà 3 points donc bon. La particularité bah vous avez marqué quoi Quelle est la particularité il en a marqué 5. c'est pff... Ah oui, c'est des scènes prises, bah des scènes de films intégrées dans le jeu vidéo. C'est des scènes jouées par des vrais acteurs, c'est une bonne réponse. Bravo. Et enfin Romain, quel est le format de pixels d'une télé d'une télévision full HD Le format de pixel. Une télévision, j'avais dit une connerie C'est un truc fou un truc, c'est ça. Ah putain, alors ça j'en sais rien. 1080 x 372. Ah c'est con, tu avais 1080. Ouais, pas dans le bon Oui, oui c'est euh, quoi, c'est 1920, 1920 par 1080 Exactement. Okay, Ça fait de... donc 4 points pour Romain. Bravo Romain Bravo Romain voilà. Aurélien, full 1 full 2 Thème difficile, je tiens à le préciser. Full 2, si c'est le poker, euh, ciao. Au poker <rire> <rire> Eh bah tant pis. <rire> Au poker, qu'est-ce qu'un full Je <rire> sais pas. <rire> attends, c'est quand il y a une suite Non, c'est une suite, <rire> Je sais pas. Un brelan une paire. Un pourtant... Ah, un brelan, ouais. Aurélien, d'ailleurs, quel est le nom complet de cette combinaison au poker Le quoi, le foule Ça s'appelle pas seulement le foule, normalement. Ça a un nom complet. Thomas. Oh non, fais <rire> Le foule aux ases. Non. Je... C'est le full house. Si oh je... si je les ai fou. Full house. Full house. Ouais. Aurel a quelle combinaison appelé fleche en anglais se trouve juste en dessous du full house dans l'ordre des combinaisons de la poker. Quinte. Bah, si, la quinte. Non, <rire> mais si c'est la quinte de C'est la couleur. Cou cou cou ah, ah, le ah, truc qu'il connaît. Ouais, la qu fleche justement c'est une, une, une suite et une couleur en même, même temps. J'ai pas en fait, j'ai pas écouté la question. J'ai entendu la fleche, Justement bon. Aurélien, quelle combinaison se trouve juste au-dessus du full house dans l'ordre de combinaison des du poker Au-dessus Ouais. Qu'est-ce qui est meilleur Juste après... à euh... La suite. <rire> non, tu... Le carré C'est pas le carré. Le ouais. carré. Aïe, ouais. oh. aïe, aïe, aïe, aïe. Ah bah tant pis oh, Aurélien au rugby, que doit réaliser un joueur pour faire un full house lors d'un match oh, y a... Attends, mais c'est pas au poker ça <rire> Pourquoi on n'est plus dans le si. poker Il s'arrête de jouer, sont s'arrête. <rire> Qu'est-ce qu'il doit faire pour oui. faire un full house et bois doit mettre un essai étiré dans dans les, les poteaux là. Et Ah, vas-y, dis-le, trouve le mot, trouve le verbe. Bah quoi Mais c'est tout, on peut pas faire d'autre chose. Bah si. Allez, il doit avoir et... qu'un essai, une transformation, un drop et une pénalité dans le même match. Ah oui. OK. Ah, ouais. Ça fait donc zéro point pour Aurélien. Haye haye haye haye. Tant pis. c'est pas de chance quoi. Et Moi et tu l'avais annoncé, tu avais dit oui. "Tem poker", tu une bonne réponse. J'ai pas menti. Hein. <rire> une bonne réponse <rire> en finale, sinon c'est Aurélien qui Foule, Alix Sur quelle avenue parisienne les français ont-ils l'habitude De se rejoindre pour former une foule Après chaque sacre de l'équipe nationale de football Sur les Champs-Elysées C'est une bonne réponse Alix, quelle chanteuse française interprète la foule Sortie en 1957 patricia Patrice Fekas Oh sa mère Oh sa mère en 1947 Patrice Fekas Je suis seule Emportée par la foule Mais merde Même Édith Oiseau, elle ne trompe pas. Comment appelle-t-on la peur de la foule, mais aussi celle des lieux publics et des espaces ouverts Pardon Comment La peur La peur de la foule. agoraphobie Bonne réponse. De quoi a ton soif, d'après Alain Souchon, dans sa chanson « Foule sentimentale » sortir en 1993 La soif l'idéal Bonne réponse. Bon, bon, bon. Je me suis Edith. vraiment fait ficheter. Ouais, <rire> J'ai pris, pris pour tout le monde. D'après l'anthropologue Gustave Lebon, quel est, avec le courage, le deuxième comportement qu'un individu peut adopter s'il se trouve dans une foule Quand il se trouve dans une foule, d'après Gustave Lebon, anthropologue, l'individu, quand il est dans une foule, il a deux comportements possibles. Le courage et... La peur. Les responsabilités. Ah. Ça fait donc trois points. Donc six points en tout pour toi, Alix. Six points pour Romain. Trois points pour Aurélien. Aurélien, tu échoues aux portes de la finale. Est-ce que tu as un dernier mot Tapis. <rire> ah Quel hommage ah. On remet le à zéro et on passe à la fin. La fin, c'est des questions qui vont de 0 à 9 et qui ont un rapport avec le chiffre qui la concerne. et bonne réponse, un point. Le premier à trois points a gagné. Une question dont le numéro vient d'être choisi par le premier éliminé. Billel peut valoir double Billel, un commentaire J'ai choisi la numéro 3. À vous de savoir si il ment ou pas. J'aime bien ce nouveau truc. c'est si la finale se joue non, mais... à la rapidité, vous avez... Euh, ou chacun son tour, pardon, vous avez droit de récupérer une fois la question de l'autre, si répond mal. Et la personne qui a marqué le plus de points dans toutes la émissions, Romain, 26 à 20 par rapport à Alix, choisissez si ça joue à la rapidité ou chacun son tour. Répère quoi Moi, c'est choisi. Rapidité. Premier chez contre 09. 9. 9. Ah, je je stresse de ouf. Vous dites bien votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole. Oui, Quel oui. âge a-t-on lorsque l'on a 90 years old en anglais, Roman Alix 90 90 ans. Bonne réponse. Tu fais des conneries là. Oui, c'est pas ça fait une grosse, un grosse connerie contre 08, c'est du coup s'il te plaît. Le 3. Quelle personnalité oh Il a menti. Quelle personnalité militaire prénommé Ferdinand et Foch. Oh, <rire> oh, merde Putain, c'est un coup pour Oh, merde a été élevé au rang de maréchal trois fois. Une fois maréchal de France en 1918, maréchal du Royaume-Uni en 1919 et maréchal de, okay. de Pologne en ah, 1923. Mais... Maréchal du Royaume-Uni Oui. Parce qu'il a dû rendre service là-bas, genre... Koulos, cool, ça Ouais. Non, cool, ça. Euh, en Grèce, il n'a rien... Il a il pas fait, il fait. Fait. Mais c'est le stress de ton rapide, c'est vrai. Ouais. vrai. Ouais. Ça change un coup. Vous êtes fous. Ouais. Un par jour, ouais. on, on a du... un chiffre entre 0 et 9, sauf le 3 et 9. Le 5... Quel pays asiatique dont les capitales sont Kuala Lumpur et... Romain. Hum. Et là, j'ai répondu trop vite. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kona. Deux secondes. Une seconde. Ouais, vas-y. Tape le roi de répondre avant qu'Alex réponde. Et Putra Yaya élit son roi <rire> <rire> démocratiquement tous les cinq ans. C'est bon, je l'ai. Kuala Lumpur, putain. Putra Il élit son roi tous Et les si je dis C'est pas Ça nul Romain euh, peut, On peut redire oui. La Thaïlande Non Romain Romain Malaisie Malaisie 2A ah pour Romain Ouh, Romain chiffre entre 0 et 9 S'il te plaît Le break euh, est fait 2 Quel président des états unis A fait subir une lobotomie préfrontale à sa fille de 23 ans Rose Marie Ce qui devait avoir pour effet D'augmenter son QI Mais qu'il a finalement fait régresser à un âge mental de 2 ans Alix Alix on peut redire la question Ah bah non, non tu <rire> dis des réponses là, tout de suite hein. Ah putain, en plus je crois que je l'ai su Allez Tout de suite là, sinon je laisse tomber 3, Prison 2, 1 2... Reagan Non Ça veut dire que je peux répondre maintenant oh, Oui, tu peux répondre Romain Et si je réponds je me tombe, elle pourra répondre Oui Bah je préfère rien faire et puis on arrête l'action Ah non, si tu fais rien, elle peut répondre une nouvelle fois Ah putain Ça fait du sabotage non, ça Ça me plaît pas Non, au bout de 2-3 fois on, on se cache Juste parce <rire> qu'il veut pas user trop de questions pour pouvoir ne pas mais réécrire mais des y questions y un, y Pour y la qu prochaine fois Tu la relises s'il te plaît Quel président des Etats-Unis a fait subir une lobotomie préfrontale à sa fille de 23 ans, Rosemary, ce qui devait avoir pour effet d'augmenter son QI, mais qui l'a finalement fait régresser à un âge mental de 2 ans Oh, j'en sais rien. Euh... Reagan, Ronald Reagan C'est ce que je dis, putain, mais y en a je qui... dis Reagan. Putain. <rire> putain, pardon. Ça, c'est à... du beau sabotage. J'en cherchais ah, un tout con pour faire ça, j'ai pensé à Reagan. Mais en plus, je l'ai déjà vu dans là, un film. et J'ai jamais entendu Alex... parler de ça ta dernière chance après Romain dernière chance je crois que je le ah, cool. sais en plus j'ai envie qu'on la passe je suis pas là Washington non Romain Romain et eh bah ce sera euh, George W. Bush non c'est Kennedy c'est Kennedy oh j'ai ouais. dit dire Kennedy putain il ben, est mort trop tôt c'est simple c'est vraiment lui euh, après ils ont atteigné sa fille toute sa vie euh, ouais c'était un peu le truc caché 2-1 pour Romain toujours Romain toujours un chiffre entre 0 et 9 0-1-4-6-7-8 voilà. Euh, 7 c'est la question double mmh. <rire> non, ça peut relancer la partie ça. alors je vais poser le début la question ou la finir mmh. qu'a fait le pape pis <rire> <rire> le mec dirait Romain bon. je te prends enfin... attends, attends. qu'a fait le pape pivi <rire> avec deux z <i. rire> pivi euh... alors, Romain tu y vas. ouais je la prends donc quoi euh, qu'il arrive mais attends, attends on répond pas rapidité attendez si vous y allez vous n'aurez droit quoi qu'il arrive qu'il a une réponse C'est pas comme avant, vous pouvez lui dire plusieurs réponses. Oui. OK. Romain il va. Donc soit toi Alex tu dis j'y vais pas, tu laisses Romain tout seul dans mais sa lui, merde. Il il va la voir. Soit tu y vas et tu t'en de l'avoir avant lui. Sachant que c'est si Romain Stromp il a moins un, donc tu vous revenez à part tout. Ah mais on peut répondre comme à la rapidité là. Oui. Bah, bah sauf si elle s'y va pas. Ah d'accord, OK. À ce moment-là tu es tout seul, tu as droit mais à une réponse, oui, c'est pas ça. Il va la savoir mais je peux moi Picette euh... <rire> C'est comme le film saucisse. <rire> oui. J'y vais pas. Tiens Donc Romain, une réponse. Si tu réponds pas tu gagné, si tu réponds mal tu retombes à un partout. D'accord. Tu as pas droit de ne pas répondre. Okay, euh, voilà. ça Mais il sait. Non, Mais oui, il sait Qui a fait le pape Picet 5 ans après avoir béni Napoléon Bonaparte lors de son sacre C'est juste ça. Mmh. 1804, 1809. Et eh ben le Concordat de Bologne 1809. Moi je sais. <rire> ah, c'est quel Non, c'est mauvaise réponse. Oh, dire oui. il a excommunié, oui, excommunié. Ouais, j'ai pensé excommunié. à ça mais j'ai jamais entendu parler de ça. <rire> mais en fait, non que tu étais d'accord à tu sais quand tu la communion, tu fais tu fais partie de la communauté catholique et ben il l'a excommunié, il l'a sorti parce qu'il avait ah, Je en vu la me l'expliquer je pense je savais pas du tout que Napoléon avait excommunié. Ah ben mais que il en fait 50 après son sac on voit on voit qu'il se court en lui-même devant le pape C'est les... le a... <rire> ce ces monde. ennemis qui ont demandé au pape de l'excommunier pour pas ouais. qu'il ait le soutien de, de... Euh, du là, peuple. Ouais. Ah bah ça relance le match. Hein. Un partout. Bien joué Alix. À oh ah, moi que tu le sais. Moi j'aurais pas su. Euh, Romain toujours un chiffre moi, entre euh, ah, 0, 0. 0 1, 4, 6, 8. 0. Je rappelle là vous répondez tous les deux. Hein. La rapidité. Quel ancien dirigeant cubain a donné un discours de casse-là Romain. Romain. Romain. Fidèle Castron. Bonne réponse. Ah. Oh a donné un discours de 4h29 minutes sans interruption devant l'ONU en 1960. C'était Fidel Castro. Qu'est-ce qu'il est, qu est Par euh, Fidel Castro ou Raoul Castro, on n'en avait pas d'autres. Mais il a, a dit son... quoi pendant 4h Tchèque Guevara. Ah, ah Maki, Maki, Myakouba ma voilà. Eh, les cigares, je <rire> <rire> <rire> pas quoi. Voilà. Achetez nos cigares. Si <rire> euh, Romain que... pour la victoire, 2-1 pour Romain. Euh, un chiffre entre 09 1, 4, 6 ou 8. Romain choisit toujours, parce que c'est le dernier à avoir bien répondu à chaque fois. 8. 8. Oui. voiture à vous dites bien votre prénom quelle ville préfecture de la vendée et contenant le mon main oui la roche orient oh. mais quel quart c'est ça c'est ce une type. victoire de roma ah bravo maintenant le mot Roche a changé huit fois de nom ah au cours là. du 19 e siècle s'appelant notamment Napoléon Bourbon Vendée ou encore oh Napoléon Vendée Comment tu veux jouer contre lui là non mais non je schiste son est Napoléon est, comme je n'ai fait une que reculer je... euh, pour mieux me faire sauter bon. ouais. <rire> le vainqueur est donc Romain qui gagne notre cette <rire> figurine qui l'oubliera chez moi Putain, ouais, ai... ouais. Bravo, <rire> oh ai, merci Bravo <rire> Romain, tu ne les jettes pas au cadeau, tu les ramasses. J'aurais préféré, -le les... préféré des gommettes. Il a des grands yeux en plus, t'aimes bien les Mais grands yeux. des trois gros yeux, putain. Mais... Mais tu pourras Mais faire boulard. un jouet pour ton chat. Ok, j'en ferai un jouet pour il mon chat. Il va le bouffer, il va s'étouffer. <rire> non, ben quand même. Euh, gros... Un mot, Romain, pour ta victoire En bois. Euh, merci. <rire> ben, <Bah, dans rire> <rien. rire> Putain, ça va aller le Alex, un petit mot pour ta finale le lieu de déchitter un, panneau, euh, un carton près de mon micro Il est trop fort. On oh est non. sur tipi si vous voulez acheter d'autres ah, jouets qu'au des grands joueurs. Il y a du main. poil dessus, il y a du poil, y a du vrai poil. Ah, je de... déteste. Ah, ah le, le, oh, le doux, Ah ça tout tout ça, quoi, je... ça, non, ça, pas pas ça <rire> me dégoûte. Ah, ah, ça oui. va. Non, non, je, je vois ce le que c'est. Vas-y, vas-y, vas-y mes amis, merci Bilel. Je passe cette merde putain. C'est quoi ça votre prénom Il s'appelle Semi. Non. Il s'appelle Made in China. Il s'appelle Il s'appelle Libileni. C'est le pire nom pour un chat. je vais le renommer. Non. On dirait ah, quoi le pire dans pour achat Euh c'est Clin. C'est le Chaplin. <rire> ah oui. non, Hitler c'est pire <rire> oui, oui, est On est sur Tipi si vous voulez nous aider à acheter donc d'autres oui. joueurs avec des grands œufs pour Romain qui adore Merci, ça, si ça. Collecte, Vous pouvez collecte, Vous pouvez nous retrouver <rire> <d 'autres rire> sur Pocketcloud, Spotify, Instagram, Twitter, YouTube et plein d'autres <rire> plateformes comme les là. plateformes Métrolière On se retrouve dans les jours pour la des émissions 162 En attendant les de garder la pêche Mais n'allez pas de voyons <rires> Wouh <rires> <applaudissements> <applaudissements> Nos, <applaudissements> <applaudissements> Nos ancêtres les Gaulois Nos ancêtres les Gaulois Ah non <rire> Nos ancêtres les <applaudissements> Gaulois Nos ancêtres <applaudissements> les Gaulois Maintenant c'est plus pratique Car elles sont toutes en plastique Wouh C'est canon ou pas C'est canon.